Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui en lui donnant des soufflets, « Salut, roi des Juifs !» Pilate sortit de nouveau. « Voici. Je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit en portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit « Voici l'homme !» Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent Crucifie « Crucifiez-le Crucifiez-le »« Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. »« Nous avons une loi et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu !» Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta il entra dans le prétoire et questionna Jésus. « D'où es-tu Pourquoi ne me parles-tu pas Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de César, car quiconque se fait roi se déclare contre César !» Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors. Jésus s'assit sur le tribunal au lieu appelé du pavé, en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la sixième heure. Pilate s'adressa aux Juifs. « Voici votre roi !»« Crissifilé !» « Crucifie-le »« Pourquoi crucifierais-je votre roi ?»« Nous n'avons de roi qu'un César !» Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu dit « du crâne » qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville et beaucoup de Juifs lurent cette inscription. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas, roi des Juifs !» « Mais qu'il a dit, je suis le roi des Juifs !»« Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements. Ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas, et ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, lui dit « Femme, voilà ton fils !» Puis il dit au disciple « Voilà ta mère !» Et, dès ce moment, le disciple l'a recueillit chez lui. Puis Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'Écriture fût accomplie, « J'ai soif !» Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'isope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli !» Baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les cornes restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes au crucifié et qu'on les enleva. Les soldats vinrent donc et rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt, il sortit de son corps du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyez aussi. Ces choses sont arrivées, afin que l'Écriture fût accomplie. Aucun de ces eaux ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, « Ils verront celui qu'ils ont percé. » Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, demanda en secret, par crainte des Juifs, à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Pilate, l'ayant permis, il vint et prit le corps. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans ce jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs et parce que le sépulcre était proche.